Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon Des baleines épuisées gémissent sur la grève Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons Comme autant de collines occultant l'horizon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 Fait des mois durant dédaigner l'horizon Et lorsque tu le croises Snobé le capitaine Quand tu rentres Chez toi Tu te dis qu'il fait bon Le mensonge est Partout Infiltré dans tes veines Tant tu aimes coûter Au sang de la baleine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 Seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un foutour Qui dessous tes rayons sent la chair s'assécher Les commandes l'encer qu'il va pourtant te prendre Le décor s'aplanit les courbes se défont Tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre le qui vient toi il est là